بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux par le soleil et par sa clarté. والقمر إذا تلاها. et par la lune.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 Celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Les Talmuds, par leur transgression, ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. فقال لهم رسول Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah laissez la boire. فكذبوه فعقروها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc. pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. <t 'en> et Allah n'a aucune crainte des conséquences.